avec l'ange l'éternel une le laissa point partir jusqu'à ce qu'il ait béni' sévère mon ami ce n'est pas parce que tu ne vois pas les soleils qui n'existait pas et se cache derrière la montagne de tes problèmes sur ce abandona Noemi. Mérute s'attacha à sa belle-mère. Elle alla glaner dans le champ de bois Ainsi, elle se rapprocha de sa destinée. L'amour te conduira tout droit vers la gloire. Riez yeah, sans se lasser. Jésus dit une parabole à ses disciples pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser. Luke chapitre 18 verset 1 Si le juge inique a rendu justice à l'aveu parce qu'elle lui importunait, à combien plus forte raison Dieu ne rendra-t-il pas justice? Priez sans se, lasser, mon, ami. Priez sans se mon ami. ne baisse pas, tu vois. Dieu est fidèle, quelle que soit la durée de tes épreuves Le soleil finira par apparaître Ton reptanteur est vivant, tu as la victoire Croise simplement à la parole de Dieu Tu n'abandonnes jamais tes enfants Le royaume de cieux appartient aux violents à ceux qui savent s'accrocher dans la prière et dans le jeûne La devant toi Accroche-toi, accroche-toi Tu as la victoire parce que Jésus est fidèle Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai Dieu ne peut pas mentir Avance devant Goliath Brins inversés, balance-lui sur le visage Il va s'écrouler, enfant de Dieu Ne coûte pas ce que dit Goliath Ne regarde pas sa ta taille. Dieu est avec toi. Et la victoire Je est avec toi. Jos est contigo. Tu tiens la vittoria.